Elle est debout sur ma paupière, et ses dans les miens. Elle a la forme de mes mains, elle a la couleur de mes yeux. Elle s'engloutit dans mon ombre comme une pierre sous le ciel. Elle a toujours les yeux ouverts et ne me laisse pas dormir. Ses rêves en pleine lumière font s'évapler le soleil. Ils me font rire, plaire et rire. Parler sans avoir rien à dire. Tous les arbres, toute la blanche toute la feuille, l'herbe à la base, les rochers, les maisons en masse. Voilà, voilà. la mer que tu n'as y baigne, ces images d'un jour après l'autre, les vices, les vertus tellement imparfaits, la transparence des passants dans les rues de hasard, et tes passants exhalés par, par tes recherches obstinées. Tes idées fixes au cœur de plomb aux lèvres vierges. Les vices, les vertus tellement imparfaits. La ressemblance des regards de permission avec les yeux que tu conquis, La confusion des corps, des lassitudes, des odeurs. L'imitation des mots, des attitudes, des idées. Les vices, les vertus tellement imparfaits. L'amour, c'est l'homme inachevé. Adieu Tristesse, bonjour Tristesse, tu es inscrite dans les lignes du plafond, tu es inscrite dans les yeux que j'aime, tu n'es pas tout à fait la misère qu'elle élève les plus pauvres de tes par un sourire, bonjour Tristesse, un mot de aimable, puissance de l'amour, Dans l'amabilité surgit comme un monstre sans corps, tête désappointée, Tristesse beau visage. l'honneur des mouettes des aveugles des sourds, à la grande pierre noire sur les épaules, les disparitions du monde sont mystères. Mais aussi pour les autres, l'appel des les choses la non la brûlure de toutes les métamorphoses, les chaînes entières des horreurs dans la tête, tous les cris qui s'acharnent à briser les mots, et qui creusent la bouche et qui creusent les yeux, où les couleurs furieuses défendent les brumes de la tente. « Dresse l'amour contre les vie, les morts en grève. Les bas vivants partagent, les autres sont esclaves. De l'amour comme on peut l'être de la liberté. »